même pour la visite du pape aux états unis il y a quelques mois, je n'avais pas vu des enceintes aussi bunkerisées en plein centre-ville la salle Omnisport où se tient la convention est enfermée derrière des grilles de 2,50 m de haut, il y a d'immenses blocs de béton qui protègent les accès dans certaines rues, le Secret Service a mis en place des portiques de sécurité, la police partout, jusque dans le ciel avec de nombreux hélicoptères qui survolent l'enceinte protégée, et le paradoxe c'est que malgré cette sécurité maximum les armes ne sont pas interdites dans le centre-ville, c'est légal ici dans le Et les Républicains qui font de cette liberté un symbole n'y trouvent rien à y redire. Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux états unis et la tension est encore montée d'un cran hier avec la mort de trois policiers à Bâton Rouge en Louisiane. Le tueur a été abattu il s'agit d'un jeune noir originaire du Missouri un ancien combattant en Irak qui disait appartenir à une nation afro-américaine. En Turquie trois jours après un coup d'état avorté, les arrestations se multiplient. Environ 6000 militaires ont été placés en garde à vue et près de 3000 mandats d'arrêt ont été délivrés contre des juges et des procureurs le président Erdogan a même évoqué hier soir à Istanbul un possible rétablissement de la peine de mort. La peine de mort qui a été abolie en 2004 en vue d'une entrée dans l'Union Européenne. Officiellement, le putsch a fait au moins 290 morts. Les sports à présent, le tennis, la France connaît désormais son prochain adversaire en Coupe Davis. Et ce sera la Croatie qui l'a finalement emporté 3-2 face aux états unis après avoir été menée 2-0. La France elle, a éliminé la République Tchèque 3-1. C'est Joe Wilfried Tsonga qui a apporté le point décisif. La bande à Noa a rendez-vous en Croatie en septembre. Et puis le Tour de France fait escale en Suisse. Aujourd'hui, 16 e étape entre mois en montagne et Berne, Chris Froome est toujours en jaune. On termine avec les courses, le quintet a lieu à Chantilly cet après-midi, voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3 Rosati, le 6 Invilino, le 10 Mourafège, le 9 Bowl, le 4 Urleta, le 2 Speed of Saut et le 16 Marguise Rock, 3, 6, 10, 9, 4, 2, et 16. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet à Chantilly. Sa dernière minute, c'est l'As-Lassine. Merci, c'était le journal d'Isabelle Choquet. À suivre, Laurent Deutsch est de retour sur RTL. Dans les rues de Paris, Laurent Deutsch. RTL 9h10. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen. Tel son emblème, le phénix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 La RATP vous informe que le trafic est interrompu sur le RERA du 23 juillet au 21 août inclus, entre la Défense et Nation. Ah c'est vrai, mais comment je fais alors Pas d'inquiétude, métro, tram et bus sont renforcés et plus de 1000 agents sont à vos côtés pour vous accompagner. Ah ça c'est bien, comme ça après le boulot je suis sûr de pouvoir faire les courses, emmener Mathieu au foot et récupérer Julie au centre de loisirs. Le bonheur quoi. À 40 ans, le RERA doit renouveler ses voies. Retrouvez informations et solutions sur ratp.fr. Le RERA est en train de changer. RTL Matin. Au fil des rues. Avec Laurent Dutch. Sur RTL. La vie reprend, la vie continue et nous reprenons notre balade dans les rues de Paris. Nous sommes heureux de vous retrouver Laurent Dutch. Bonjour. Bonjour Jérôme. Tous les jours cet été, nous flânons donc avec vous dans la capitale pour en découvrir les secrets et ce matin, vous nous parlez de la rue Poissonnière. Oui, on est dans le premier et dans le deuxième arrondissement de Paris, donc toujours près des Halles. Eh bien, figurez-vous que la rue Poissonnière, comme son nom l'indique, c'est la rue par laquelle passait le poisson, le poisson, qui, le poisson de mer, hein, le poisson qui arrivait de la Manche ou de la mer du Nord et qui était acheminé d'abord par la Seine, puis ensuite par la terre, Jusqu'au Halles, par la rue du po Poissonnière et ensuite rue du Faubourg Poissonnière et la rue des Poissonniers dans Paris. Le poisson très très important pour les Parisiens. Ah essentiel. Donc le poisson doit vite arriver dans leur assiette donc d'abord vite arriver au Halles. et pour ce faire au lieu de prendre le, le, le, le fleuve la Seine jusqu'au bout et arriver dans les ports de Paris au niveau de l'Hôtel de Ville on le débarquait plus en aval à Saint-Denis au port Saint-Denis très exactement où vous verrez là encore ce chemin des Poissonniers qui est encore présent euh, dans les plans et dans le cadastre à Saint-Denis il y a une rue du Poissonnier à Saint-Ouen il y a une rue des Poissonniers et puis à Paris, Il y a cette rue des Poissonniers qui devient rue du Faubourg Poissonnière, puis rue Poissonnière jusqu'au Halles. Et pourquoi on déchargeait donc à Saint-Denis et non pas à Paris Eh bien parce qu'en déchargeant à Saint-Denis, on évitait une énorme boucle de la Seine qui fait tout le tour de Boulogne, qui prenait beaucoup trop de temps. Le poisson aurait un risque d'arriver de manière avariée, trop tard, donc on le débarquait plus tôt. Et juste une anecdote quand le poisson n'arrive pas, ça peut être dramatique. Ah, ça peut avoir des conséquences effroyables. Vous connaissez tous le célèbre cuisinier de Louis XIV, Vatel. Eh bien, Vatel s'est suicidé lorsque lors d'un dîner officiel avec Louis XIV à Chantilly. Eh bien, le poisson n'est pas arrivé à temps. Les chasse-marées n'ont pas rempli leur rôle. Et donc, Vatel, manquant de poisson, s'est suicidé puisqu'il a des plus hauts rois. Les Parisiens de tout temps, euh, encore aujourd'hui, grands, grands amateurs de poissons. Ah, les Parisiens ce sont des énormes mangeurs de poissons. Figurez-vous que pour une ville continentale, donc qui n'est pas située sur le littoral, eh bien les Parisiens en mangent presque autant qu'une ville comme La Rochelle, Le Havre ou Dieppe. Ils ont le record de France des villes donc, à l'intérieur des terres euh, au niveau de la consommation du poisson de mer. Ça méritait bien une rue poissonnière. Ah, Merci. Bah, indispensable. Indispensable. Merci Laurent. C'est l'arête vertébrale de Paris. <rire> à demain. Retrouvez Métronome 2 de, de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. Voilà, une rue poissonnière, une route du poisson qui nous mène tout droit. Euh, Bruno Guillon et oh, Caroline Diamant, bonjour à tous les deux je me disais... Elle n'a pas une voix de poissonnière, ah non, Caroline mais Diamant, loin de moi cette serait... idée. Je me disais, l'enchaînement voilà, fais... va être compliqué. Exactement, je fais... voilà, j'y suis allé, tout droit. Moi je salue les poissonnières qui ont de très jolies voix.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 Avec ce souvenir des jours de fête, il fera battre votre cœur au rythme des flots de la Garonne. Ce souvenir des jours de fête, le nouveau roman de Christian Signol, un hymne à la vie et à la liberté, chez Albin Michel.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 Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Se changer les idées, tel sera le maître mot de cette matinée Bonjour à tous et bienvenue sur RTL, mais elle est là J'aime bien cette ambiance péplum, bonjour Caroline <rire> Bonjour, mais je n'ai pas de jupette, ni de spartiate <rire> c'est à songer pour la suite oui heureusement ce sera sous la table pour ceux qui nous regardent en webcam oui car vous pouvez de regarder via rtl.fr soyez les bienvenus sur RTL soyez les bienvenus pour tenter de jouer avec nous jusqu'à 11h comme chaque matin et tout au long de cet été vous allez pouvoir nous appeler au 3210 vous allez pouvoir envoyer RTL au 74900 il faut savoir Caroline que même si vous, vous tournez un peu pour tousser on vous entend quand même hein, vraiment bah écoutez j'ai fait un demi-tour pourrais... si j'avais fait un tour entier, je serais de revenu devant le micro. <rire> Ça ne servait plus. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag RTL quiz, un seul Z, au mot quiz. Bon, vous allez jouer, mais pourquoi jouer Eh bien, pour gagner Pour gagner des séjours à Disneyland Paris, vous aurez accès aux deux parcs avec des entrées illimitées. Vous allez passer une nuit fabuleuse à l'hôtel Sequoia Lodge. Et surtout, vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement gibrée. <rire> bon, allez. Attaquons tout de suite cette matinée en jouant et on va jouer avec euh, Clotilde qui a envoyé un SMS, justement, 74 900 rtl Bonjour Clotilde Bonjour Caroline, bonjour Bruno Bonjour Bienvenue sur l'antenne d'RTL, Clotilde, je veux tout bonjour. savoir de vous. Où habitez-vous Que faites-vous dans la vie Alors, j'habite en Meurthe-et-Moselle, dans le, dans le 54, un petit village qui s'appelle Alain et mm -hmm. je suis chef de projet. D'accord, projet sur quoi Euh, je travaille pour une entreprise qui fabrique des détergents écolos. Des détergents écolos, très bien. Ouais. Qui prennent soin de la planète, c'est une bonne chose. C'est très bien. Voilà. Il faut toujours, quand on lance sur un sujet, avoir une phrase derrière qui voilà. fait genre, on connaît le sujet. D'accord, alors <rire> détergent, oui, écolo un peu, mais alors les deux, oui. c'est ah, bien, très bien, si. Ça veut dire que c'est du détergent qui permet de prendre soin. Des ours blancs qui sont de l'autre côté de la planète sur la banquise. Voilà. Exactement. C'est très bien. Je ne savais pas qu'en lavant mon sol à Paris, je protégeais un ours blanc, à part, à part moi, mais. Bon, Clotilde, vous allez. Oui tenter de répondre aux questions que va vous poser dans quelques secondes Caroline. D'accord Vous Très êtes bien. la première candidate ce matin, donc euh, bah, il convient que vous ayez un maximum de réponses pour pouvoir remporter le séjour à Disneyland Paris à la fin de cette première heure. Et puis surtout, si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée, vous allez pouvoir gagner en plus, c'est le petit bonus de l'émission, un chèque de 1000 euros cash. D'accord Clotilde Super Est-ce que vous êtes prête Eh bien écoutez, je suis prête. Je vous le rappelle, si vous ne savez pas, il vaut mieux passer pour gagner du temps et répondre à un maximum de questions. Caroline est avec vous. Top chrono, c'est parti. À quoi soulève-t-on une voiture... Non, pardon. Avec quoi soulève-t-on une voiture pour mettre la route secours Un cri. Quel acteur américain incarne Madame Dopfire dans le film du même nom Robin Williams. À quel pays est rattaché le Groenland Euh, les états unis Selon l'expression, à quel animal est-on comparé lorsque l'on est têtu euh, Une mule. De quelle couleur est le pétale du tournesol Jaune. Qu'est-ce qu'une veste de loup Une veste de loup, une veste de loup Oui. Euh, une fleur Comment s'appelle le fils du prince William et de Kate Middleton Un euh, oh, De quelle île était originaire Napoléon Euh, de, de Corse. Le mot tentacule est du genre masculin. Vrai ou faux Vrai. Quel numéro portait Zinedine Zidane lorsqu'il évoluait, lorsqu évoluait en équipe de France Le 11. Comment appelle-t-on les habitants de Moscou Les moscovites. Quel sculpteur a réalisé le penseur Rodin. Bravo Rodin était... Juste avant le gong. Mm -hmm. Donc c'est accepté. Très bien. Euh, J'ai l'impression que vous prenez du galon, euh, car vous êtes en train de vous émanciper là au <rire> bout d'une semaine. <rire> ah moi ça y est oui c'est <rire> bon Clotilde. Avant de voir ensemble le nombre de bonnes réponses, je vais revenir sur deux trois détails. Déjà Zinedine Zidane. Je, je ne sais pas, je ne sais pas Le numéro 11 Mais quand même C'est pas ça bah non, oh bah non. Un de moins, c'était le numéro 10 oh bah, Un, un près en même temps Oui, oh bah vous avez raison De ah oui. ah toute façon, <rire> à 11 près, vous étiez sûr de tomber euh, sur le euh, bon voilà, numéro Voilà, c'est ça hein. Bon, numéro 10 pour Zidane euh, Le fils du prince William Et de Bonjour Kate Middleton Ben oui, mais je, je le connais euh, Par cœur, mais je ne sais plus C'est Kevin Mais non. <rire> Kevin, est... le futur roi d'Angleterre Ça sonne très bien C'est pas mal C'est George George, je vais me faire chandrer je pense Bah écoutez La veste de loup, c'est pas ce que c'est la veste de loup Non, qu'est-ce que c'est alors La veste de loup c'est un champignon Ah, d'accord. Et enfin vous me rattachez le Groenland aux états unis Ils vont être ravis Sauf que c'est le Danemark qui va faire la gueule Parce que le Groenland <rire> est rattaché au Danemark Bon, Clothilde Huit bonnes réponses, et eh ben c'est pas si mal Vraiment euh, Ces 8 bonnes réponses réussir, on verra. Vont peut-être vous permettre de gagner le séjour à Disneyland Paris Ce sera tout à l'heure, mais dans un premier temps Là tout de suite, on va vous offrir une magnifique Montre RTL, d'accord Clotilde Très gentil, merci Nous vous embrassons Clotilde, à tout à l'heure Très bien, merci, Grosse vieille. à bientôt Merci Clotilde Rod Stewart Yes, I think you're sexy J'allais vous poser la question, merci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 Sous les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras, vin du Pays Doc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas, pas le moment. Vraiment pas le moment.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 C'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment. Découvrez Smectalia, suspension buvable en sachet prêt à l'emploi. Un médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans. En complément des mesures diététiques, lisez attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent au-delà de trois jours, consultez votre médecin. À prendre à distance des autres médicaments. Smectalia. C'est le thriller ésotérique de l'année. L'Empire du Graal de Giacometti Raven. La plus troublante des enquêtes du commissaire franc-maçon Antoine Marcas.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 Il vous a fait rencontrer des personnages incroyables, comme E.T. ou Indiana Jones. Aujourd'hui, Steven Spielberg vous présente son nouveau film-événement, Le Bon Gros Géant. Ne me mangez pas Parce que je suis un géant, je suis un gober d'homme canabal. <rire> avec la voix de Danny Boone, Le Bon Gros Géant, une aventure incroyable pour les petits et les grands. Le 20 juillet au cinéma, avec RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est ça le moment. On continue d'appeler au 3210 ou d'envoyer RTL au 74900 pour jouer avec nous, avec toujours des très belles choses à gagner, des séjours à Disneyland de Paris et 1000 euros cash si on arrive à enchaîner 10 bonnes réponses. Et je vous rappelle que pour l'instant, le score à battre, c'est Clotilde avec 8 points. Et je propose qu'on essaie tout de suite d'appeler Manuel et de lui laisser une chance de battre ce record. Allô Emmanuel Oui, bonjour Caroline. Bonjour Comment allez-vous Bonjour allez ah, Bruno. Ça va, merci. Vous avez une voix sérieuse, Emmanuel. C'est vrai ouais. <rire> <rire> Ah voilà un petit rire. Vous nous, vous nous appelez d'où saint enfin, de La Forêt dans le Val d'Ouagle. Très bien. Et que vous êtes en vacances ou vous êtes sur votre lieu de travail Alors, je, je suis sur mon lieu de vacances, euh, de travail, on va dire. Je reviens de Montauban la semaine dernière, mais là, je suis encore une semaine en vacances. Enfin, pas vrai. Très bien. C'est tout... bien, les vacances à la maison, c'est bien. Mais ouais, je... ah ben bien sûr. Attendez, on en profite pour faire, euh, j'allais dire un truc de ménagère, mais absolu. Le ménage On en profite pour faire son petit rangement, Le jeu, ses petits ménages. Les bricolages, tout oui. ça. Voilà, ouais, ça. Vous <rire> avez une épouse, Emmanuel, puis-je me permettre de vous poser la question Oh oui, bien sûr, oui, j'ai du tout. Bon, oui. donc c'est elle qui fait le ménage, si j'ai bien compris. <rire> non, non, non. Ah, oui. <rire> eh bien, écoutez, en tout cas, vous avez besoin d'une minute chrono, c'est tout. C'est Bruno qui va vous accorder cette minute, il va vous poser un tas de questions. N'oubliez pas de passer si jamais vous avez un doute et il faut marquer le maximum de bonnes réponses. Bruno. Ne prenez pas ses doigts avec moi. Emmanuel, on y va on y va. C'est parti. Quelle pâtisserie alsacienne est en forme de nœud Le Bretzel. Qui est le réalisateur du film Camping euh, or, Oniente. En poésie, comment appelle-t-on une strophe de quatre vers euh, quatre De quoi a peur un agoraphobe La foule. À quel pays appartient l'île de Corfou Grèce A quel philosophe doit-on cette formule « je pense, donc je suis » Croate. C'est au havre qui a été fondé le premier club de foot français, c'est vrai ou c'est faux C'est vrai Quelle est la capitale du Liban euh, Liban, c'est euh, Beyrouth Quel est le premier socialiste à devenir président sous la Ve République Mitterrand Qui joue le personnage de Driss dans le film Intouchable euh, euh, Omar Sy À combien de grammes équivaut une livre 500 grammes. Quelle est la nationalité du pape François Euh.. argentin. Quelle est la couleur de l'éléphant dans les stations de lavage de voitures Bleu. Qui a découvert le procédé de pasteurisation Pasteur. Allez, on compte le pasteur. On revient sur ma nationalité, Vous avez vu en le disant vite hein, Oui, mais... oui. Et bah, il m'a répondu quand même. Eh, oui. Peut-être Il n'a pas dit un <rire> Bon, euh, ça me paraît pas mal. Ah ça me paraît. Emmanuel, oui. On va voir ça avec Caroline. Ah oui, ça me paraît même très très bien. Alors, vous avez eu un petit peu de mal sur la prononciation de, du réalisateur de camping Fabien Antoniente Camping 3 qui est sorti fin juin et qui est euh, partenaire d'RTL plus au RTL qui est partenaire de Camping 3. Un <rire> dernier petit pastis avant le dîner. En parlant de pastis, j'ai un commun chirurgien esthétique euh, qui dit toujours le pastis c'est comme les nichons. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. <rire> Et je ne dirais pas, ça dépend. Alors, vous avez euh, dit que c'était Socrate hein, qui était le philosophe qui avait dit « Je pense, donc je suis, et c'est René Descartes. » Je peux vous le faire en latin, si vous voulez. « Cogito ergo sum. » Et la suite, « Je suis donc Dieu est. » En tout cas, cela vous amène à 13 bonnes réponses. Bravo Et ça, c'est excellent comme score, puisque euh, pour l'instant, c'est le score à battre. Mmh. Et ce sera un score pas facile, à mon avis. Pour l'instant, on peut dire au revoir à Clotilde, a joué tout à l'heure et qui n'avait eu bonne réponse. On vous embrasse. Après bonne journée Emmanuel. <rire> remercie, quoi. Et On a besoin plus que jamais De se faire des câlins De ouais. se serrer dans les bras De se faire des bisous Donc je vous sers dans les bras Et je vous fais des bisous Manu. Moi aussi avec mes trois seins <rire> Bon 3210 Vous jouez avec nous en direct sur RTL ce matin Vous avez un petit moment, une minute pour jouer avec nous Vous envoyez RTL au 74 900 On va rejouer là en direct sur RTL Dans quelques secondes Si as envie appart Va Citya Citya est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ben ouais chérie, sois plutôt tout seul devant ton ordi. Ta, ta Citya est là, like, il y a un vaste choix partout en France, que ce soit une petite télé un appart tout petit. Citya on vit dans la paix. Va Citya ils prendront soin de toi. Citya il est d'être de chez toi on ne perdant pas temps. Va voir Citya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 You <laughs> <laughs>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 RTL RTL Le grand quiz de l'été Bruno ah. Guillot Caroline Diamant Alors vous savez quoi Caroline, il y a quelques secondes, je parlais de cette envie que l'on a aujourd'hui de se faire des câlins, de se serrer dans les bras, de se faire des bisous avec l'auditeur, la Emmanuel Et bien vous savez quoi Je me dis que ça peut être une bonne idée, oui, pour le hashtag RTL quiz aujourd'hui RTL quiz un seul Z à Quiz, vous allez pouvoir jouer avec nous grâce aux réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook en envoyant une photo dans laquelle vous allez vous mettre en scène. Alors vous allez vous mettre en scène soit en envoyant un baiser, soit en faisant un câlin à vos collègues, à votre amoureuse, à votre amoureux, à un inconnu. En tout cas, le but c'est de célébrer voilà, une communion de cœur et de câlins, et, voilà, et de, de, de s'aimer et de se le montrer. Et bien vous savez quoi, j'adore l'idée. Vous envoyez cette photo avec le hashtag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 je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. J'pął w le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles.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 Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir. Je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir je veux m'en souvenir, je veux marquer que je veux ne faisons pas dans le détail, je veux confasse l'amour comme des fous, on vit le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles Nous le faisions en antenne, on va le faire à l'antenne et en direct. à dire tout le bien que l'on pense de De Palmas. Son nouvel album il s'appelle « La beauté du geste ». Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. C'est dans les paroles de la chanson, hein. ne me regardez pas comme ça, euh, Caroline. Le jean <rire> Je pensais que vous alliez m'envoyer Gérald De Palmas directement. <rire> C'était sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et donc ce défi selfie qu'on a lancé là il y a quelques minutes, euh, vous prenez une photo que vous envoyez avec le hashtag RTL. Oui, ça marche sur Instagram, ça marche sur Twitter, ça marche sur Facebook. Une photo en mode câlin, voilà. On veut des bisous, on veut, on veut de l'amour, la on veut de la tendresse. Euh, vous vous mettez en scène, on choisira quelqu'un tout à l'heure qu'on va consulter en message privé pour avoir le numéro. Et on vous aura tout à l'heure juste après 10h. Pour l'instant, c'est Gloria qu'on va accueillir en direct sur RTL. Bonjour Gloria Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Gloria. Gloria, d'où nous appelez-vous De Noisy-le-Sec, dans bien. le 9-3. Bien sûr, ouais, dans le 9-3. Oh, les modernes Oui, c'est ça. Ouais, je t'en veux. <rire> ouais, mais un 9-3, quand même assez cool et tranquille. Si je... <rire> tout à fait. Oui. tout à fait. <rire> Gloria, dites-moi, que faites-vous dans la vie Eh bien, écoutez, je suis retraitée. Mm -hmm. Et donc, euh, à l'époque où vous travaillez. J'étais secrétaire. Secrétaire. secrétaire. Très voilà. bien. Gloria fidèle d'RTL. Oh là là, depuis des années, je me réveille avec vous tous les jours à 6h moins le quart c'est une bonne nouvelle. Ça veut wow. dire qu'en voilà. ce moment, vous entendez la délicate voix de Christophe Beaugrand qui Beaugrand, vous réveille tout, à fait, que tout et Voix que si dynamique et si heureuse. Beaucoup. Voilà. Bon, Gloria, je vais oui. vous laisser dans les mains expertes de Caroline Diamant. D'accord Ça va être très difficile. Caroline va vous poser une série de questions. Ce que j'attends de vous, Gloria, c'est que vous tentiez de me donner un maximum de bonnes réponses. 13 oh. étant le minimum syndical, hein, puisque Emmanuel, tout à oui. l'heure, nous a donné 13 bonnes réponses. Ça veut dire que si vous avez au moins 13, vous pouvez prétendre à ce séjour à Disneyland Paris. C'est le premier l'acro va offrir dans quelques minutes. Et surtout, si vous enchaînez 10 bonnes réponses, vous pouvez, en plus, 10 bonnes réponses d'affilée, attention, gagner oui. 1000 euros au cage, d'accord Écoutez, on va essayer. C'est tout le mal que je vous souhaite, Gloria, vous êtes prête Merci. Eh bien, allons-y. Eh bien, Caroline, c'est à vous de jouer. Combien y a-t-il de quart d'heure dans une heure Non, 8. Dans quel état américain se situe la ville de Los Angeles Californie. Qui présente l'émission Le village préféré des Français sur France 2 euh, Comment il s'appelle Berne. Berne. Quel, Bern. quel insecte appelle-t-on aussi une bête à bon Dieu La fourmi. Dans la mythologie, quel est le point faible d'Achille euh, le, le, le genou de, Non. Le talon d'Achille, pardon. Quel fruit a pour variété le muscat ou le cabernet Le raisin. Dans le conte de Charles Perrault, combien de frères a le petit pousset 10, et avec lui, ça fait 7. Quel acteur incarne Harry Potter au cinéma Ah, je sais pas. Pat. Quel légume se transforme en carrosse dans Cendrillon Le petit rond. Quel est le nom des grades affectés aux ceintures des arts martiaux Ah, je ça. Dans la Bible, quel animal incarne la tentation pour Adam et Ève Le serpent mmh. Allez On compte le serpent ou pas On me fait des signes bon. en disant « on peut lui compter le serpent, allez !» Oh, Bah oh, oui, bien sûr, quand même Bon, oui. Bon, Gloria Alors, euh, donc alors vous, vous me trouvez 8 quarts d'heure dans une heure. <rire> oui, elle est retraitée. En même temps. <rire> le temps passe très vite. <rire> Il y en a 4, 4 c'était bien ah, suffisant, euh, Gloria. Mais vous savez quoi, on, qu qu y qu y le... qu y on va mettre ça sur le, coup du stress. C'est toujours facile quand on écoute la radio de se dire mais comment on peut faire cette erreur. Et en fait, quand on est dedans, bah, oui, on a envie d'aller vite et, euh, et voilà ce qui se passe. La bête. Merci. Bon dieu. La fourmi. Vous vous m'avez dit la fourmi. Bah oui Bah non, non, la coccinelle. Non, non. Pardon C'est la coccinelle la bête à bon dieu. Ah oh, persuadé c'était la fourmi. Et non, c'est la coccinelle. Ah. Et après bah. on compte les points dessus et sur le nombre de points ça oui. porte plus chance il y a quelque chose. Oui, c'est ça, ça, il faut que ce soit c'est toujours un père, je crois. Mmh. Il me semble, il me semble euh, qui incarne Harry Potter au cinéma. Oh. Ah, euh, Daniel Cliff, d'ailleurs. Alors, Alors euh, vous euh, rajoutez Rad. Voilà, c'est Daniel Radcliffe. Vous êtes resté en Rad sur Daniel Cliff. Oui. <rire> oui. <rire> Quel légume se transforme en carrosse dans ce Cendrillon La citrouille. Et oui, vous oui, dit le potiron. C'est la même chose, hein ouais, On le compte Ah oui, c'est vrai, d'accord. Oui, tu... mais la patiron... Euh, boule... Vous l'avez compté Oui, oui, ah, bien sûr. Êtes, euh, mais, mais, non, bien mais ça, ça va. Bon, combien de bonnes réponses pour notre amie euh, Gloria Huit bonnes réponses. Ce qui bon. sera insuffisant pour le séjour à Disney, mais euh, ce qui va être bien suffisant pour vous offrir une montre RTL, Gloria. Homme. Homme S'il vous plaît. Eh bien, on vous envoie ça, on vous embrasse. Merci beaucoup, moi de même. Bonne journée. Bonne Au revoir, journée. Gloria vérifier pour euh, le potiron à la citrouille j'ai appris quelque chose ce matin et là les gens qui sont maraîchés qui disent hey, il est ridicule, Il ne pas que c'était <rire> la même chose <rire> on va revenir en direct sur RTL 3210 pour jouer avec nous c'est le grand quiz de l'été avec Caroline Diamant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 LLD, 37 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation, crédit par. Détail sur peugeotwebstore.com. Le grand quiz de l'été sur RTL. Vous gagnez votre séjour à Disneyland Paris, c'est pour 4 personnes. C'est tout frais payé ce matin. Vous nous appelez au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74900. On se croirait dans Beach Party avec George Langs tous les soirs sur RTL. Je vais voler ça dans sa compile, George Benson. Je vous donnerai beaucoup plus que ça dès que votre femme sera en vacances, Bruno. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur <rire> J'adore l'idée Bon, alors, le Delphi, euh, défi selfie que nous avons lancé ce matin avec le hashtag RTL quiz, un seul Z à quiz, vous prenez une photo en mode câlin, en mode bisou, voilà, on a besoin un peu d'amour, ça va faire du bien aujourd'hui, euh, si vous êtes sélectionné, on va vous contacter en message privé pour avoir votre numéro de téléphone pour que vous puissiez jouer avec nous tout à l'heure, juste après euh, 10h, mais pour l'instant... Nous allons jouer une nouvelle fois pour tenter d'offrir ce séjour à Disney. Tout à fait, c'est à Jérémy que va incomber le challenge de dépasser 13 bonnes réponses. Jérémy, bonjour Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Bonjour, comment allez-vous Pas Très bien, ça va bien. Ah ça va bien, d'accord, <rire> pardon, j'avais compris pas très bien, j'ai <rire> eu un petit moment de solitude pour vous. Vous nous appelez du Luxembourg, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà, et vous êtes tout jeune Au 27 ans, ça va. On bah, se bah, maintient. On se... Bah, oui, oh, bah, si vous ne vous, vous maintenez pas à 27 ans, j'ai envie de vous dire que <rire> ce serait très dommage pour nous. <rire> bon, euh, Jérémy, je vous pose euh, des questions, d'accord J'enchaîne un maximum de questions. tenter d'enchaîner un maximum de bonnes réponses. Le record à battre pour cette première heure, c'est 13 bonnes réponses. d'accord eh, C'est coriace, hein, quand même. C'est coriace, j'avoue. Et si vous me donnez 10 bonnes réponses d'affilée, en plus, cerise sur le gâteau, 1000 euros cash, d'accord Eh bien, c'est parti. Eh ben c'est parti, on y va. Dans la comptine, de quelle couleur est la souris qui court dans l'herbe Verte. De quel pays est originaire le kimono euh, Japon. Dans le dessin animé Disney, de quelle couleur est la jupe de Blanche-Neige Bleu. Quelle est la nationalité de Zlatan Ibrahimovic Suédois. Avec le lait, de quel animal produit on du parmesan La brebis. Quelle est la durée du mandat d'un député Dans le célèbre dessin animé, quel animal est Scooby-Doo Un chien. Quel instrument peut-être à bec ou traversière Une lutte. Quel empereur est célèbre pour avoir fait brûler Rome Néron. Quel est l'alcool à base de base du cocktail Pinacolada euh, euh, Passe. Quelle planète est surnommée la planète rouge ah. Comment s'appelle le compagnon de Robinson Crusoe Vendredi. Dans quel siècle vivait-on en 1515 16 e La monnaie du Danemark et la couronne, c'est vrai ou c'est faux C'est vrai. Alors, on va voir vos réponses avec Caroline tout de suite Bon, écoutez, ça m'a l'air euh, pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, euh, dans le dessin animé Disney, de quelle couleur est la jupe de Blanche Neige On l'imagine toujours jaune, et pourtant, elle est bleue. Non, elle... on l'imagine toujours elle... bleue, et bleu. pourtant, elle est jaune. Bon, on l'imagine toujours bleue, et <rire> elle est jaune. C'est vrai que j'ai pris haut, mon rendez-vous chez l'orthophoniste après ouais. l'émission au lieu d'avant. Peut-être <rire> aller voir également quelqu'un pour les yeux, parce que vous êtes daltonienne. <rire> oui, moquez-vous, moquez-vous. En tout cas, vous... Le parmesan est produit à partir de lait de brebis. Non, vous, vous. <rire> ok. Alors, c'est lundi. C'est ravioli. Non, c'est parmesan. Alors, le parmesan, c'est à partir de lait de vache et non pas de ah. lait de brebis. Mm -hmm. euh, vous avez cherché avec quoi on faisait de la piña colada et c'est avec du rhum. Ouais. Et croyez-moi, ouais, ça rhum. saoule. Euh, voilà, eh ben, écoutez, euh, <rire> ça vous fait quand même 11 bonnes réponses. C'est ah, un voilà. excellent score, même si ça n'est pas suffisant pour battre Emmanuel ouais. on va vous offrir une montre RTL euh, Jérémy ah bah c'est super Emmanuel est avec nous Emmanuel oui bravo le séjour Merci. à Disneyland Paris est pour vous bravo Merci. Emmanuel Merci. On est ravis pour vous. Vous êtes le premier gagnant de l'heure. Vous allez passer deux jours avec les entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge. On vous embrasse Emmanuel et Jérémy. Passez une belle journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Sur RTL, on continue à jouer. C'est le grand quiz de l'été.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 Les informations avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La France va rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice ce midi dans un peu moins de deux heures. Une minute de silence pour célébrer la mémoire des 84 personnes tuées dans la course du camion le soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais. C'est là où vous vous trouvez Gauthier de Longbugar les fleuristes vont se rassembler pour décoller la, décorer la célèbre avenue niçoise. Oui, la majorité des fleuristes niçois se sont réunis ici, devant l'hôpital Lanval, là où la course du camion a débuté. Ils sont en train de déposer des bouquets et des couronnes de fleurs blanches tout le long de la promenade, un hommage quasi spontané pour ces commerçants comme Frédéric qui sort cinq bouquets du coffre de sa voiture. Merci Gauthier de bugard depuis la promenade des Anglais à Nice qui sera totalement rouverte à la circulation à la fin de la minute de silence. Et avant cet hommage aux victimes, François Hollande a réuni ce matin un nouveau conseil de défense et de sécurité, le troisième depuis l'attentat. Vous êtes sur place à l'Elysée, Dominique Tenza. Oui, conseil restreint qui s'est euh, sur le point de se terminer le troisième depuis euh, l'attentat de, de Nice jeudi soir avec les mêmes autour de la table, hein, autour de François Hollande et de, et de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, bien sûr, le ministre de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault, Jean-Jacques Porvoise, le garde des Sceaux et puis, et puis tous les chefs de la police, de la gendarmerie et des renseignements et c'était l'un des enjeux de cette réunion, justement, faire le point sur bah, les derniers éléments de l'enquête, l'auteur, ses complices, ses motivations, l'état de la menace grâce euh, notamment, précisément, aux informations de ses services de renseignement Autre point abordé, la réserve opérationnelle constituée de, de volontaires. La gendarmerie est actuellement en train eh d'évaluer les besoins, le contingent de personnes mobilisables. Et puis il s'agissait aussi enfin sur un terrain euh, plus politique cette fois de répondre aux attaques euh, de l'opposition. La droite qui, euh, vous l'avez peut-être entendu, euh, n'a pas ménagé ses critiques ces derniers jours. Hier soir notamment avec Nicolas Sarkozy, pas d'union nationale cette fois. Et, et le gouvernement, tant bien, faire bloc, montrer aux Français qu'il agit, qu'il est là. Et il y a urgence, à un, un sondage euh, effectué ce week-end indique que, que deux Français sur trois désormais ne font plus confiance au gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Merci Dominique Tenza. On rappelle qu'à la fin de cette réunion, François Hollande se rendra au ministère de l'Intérieur pour observer la minute de silence à midi. Retour sur l'enquête. L'attentat de Nice a été revendiqué par Daesh, mais les liens entre le tueur de Nice et les réseaux terroristes ne sont pas encore établis. Déclaration du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ce matin. Il était l'invité d'RTL. Une garde à vue a été levée dans la matinée. Il reste encore six personnes entendues par la police. Le tueur pourrait avoir un ou plusieurs complices. Un SMS a été retrouvé dans son téléphone. Il Il y évoque des armes avec un contact. Aux états unis une nouvelle fusillade visant les forces de l'ordre hier à Bâton Rouge, en Louisiane. Trois policiers sont morts. Trois autres ont été blessés dans un contexte de forte tension entre Afro-Américains et la police. Dix jours après la mort de cinq policiers abattus par un sniper à Dallas, le profil du tueur est le même en Louisiane. C'est un ancien militaire noir. La météo aujourd'hui, attention aux fortes chaleurs. Météo France a placé sept départements en vigilance orange dans le centre-ouest. Alerte canicule dans le Maine-et-Loire, lindre et loire la Vendée. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne et la Charente. Côté ciel, c'est du grand soleil pour tout le monde. Juste quelques nuages au nord de la Lorraine et sur le Nord-Pas-de-Calais. Il fait déjà jusqu'à 21 degrés ce matin. On prévoit 30 à 35 degrés cet après-midi. Le maximum, 36 à Bordeaux. Enfin, le Tour de France. Hier, c'est le Colombien Pantano qui s'est imposé dans le Grand Colombier. Chris Froome toujours en jaune avant d'entamer la 16e étape aujourd'hui. RTL Tour de France 2016. L'étape du jour, Christian Olivier. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabéreux, bonjour. Bonjour. Après votre carnet de route ce matin sur l'antenne de RTL, présentation comme d'habitude chaque matin de la 16 e étape, étape du Tour de France, direction la Suisse. Et oui, direction la Suisse avant la journée de repos, 209 km, c'est long, les coureurs sont fatigués, ils ont hâte enfin de pouvoir poser la bicyclette et de s'allonger un petit peu. Pour penser à autre chose, on sent que ça pèse dans les jambes et ça pèse également fort sous le casque. Mais aujourd'hui, euh, si certains pensent à un sprint, moi j'en suis pas si sûr. Je me dis que peut-être euh, sur ce parcours avec ce profil où il n'y a pas d'énormes difficultés euh, entre Moira en montagne dans le Jura et Berne en Suisse, euh, c'est quand même un terrain en dents de scie, une seule difficulté répertoriée, mais probablement encore décourageant pour attaquer. On voit que sur ce Tour de France, beaucoup de coureurs gardent de l'énergie pour un jour passer à l'attaque. Ce sera pas facile pour les équipes de sprinteurs de contrôler sur un parcours comme celui-là. Évidemment, quand on pense Suisse, quand on pense Berne. On pense qu'Ancelara, ce champion qui a marqué le Tour de France de son empreinte, remportant plusieurs étapes et portant le maillot jaune de multiples journées, aura à cœur aujourd'hui de faire quelque chose sur ses terres pour tirer sa révérence peut-être de la meilleure des façons qui soient. Départ à 12h55 Laurent Jalabert. bonne journée. Merci. Merci Christian Olivier. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL, il est 10h05, retour du Grand Quiz de l'été avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Alexandre de Saint-Aignan, on vous retrouve tout à l'heure, dès 11h sur RTL. A tout à l'heure. Le Grand Quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL, il est 10h05, 10h05. Caroline Diamant a déjà relu trois fois ses fiches. Elle sait qu'elle va poser des questions dans quelques secondes. Caroline s'est entraînée. Caroline sait qu'elle ne s'abonnera pas. Pourquoi elle ne s'abonnera pas Parce qu'elle sait qu'il y a des gros cadeaux à gagner ce matin sur RTL. Caroline aime parler de Disneyland Paris. Caroline a appris tout sur Disneyland Paris. La moindre attraction, le moindre rouage du Space Mountain ne lui est pas étranger. Vous Caroline savez... est une professionnelle. Caroline essaye de parler alors que ce n'est pas le moment de parler. Mais je vais lui laisser la parole quand même, Caroline Diamant qui est là ce matin. Je suis interdite de Space <rire> non, venez découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien et chantez avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Vous allez passer deux nuits, vous allez passer deux journées, pardon, et une nuit. What? A fucking Monday <rire> Chez Walt Disney Paris Vous allez dormir à l'hôtel Sequoia Lodge Et vous allez vous amuser Croyez-moi Et d'ici là j'aurai pris des cours de diction mmh. et... et tout ira mieux tout va bien, tout va En bien. tout cas vous vous amuserez Parce que les entrées sont illimitées Vous savez quoi, moi j'ai une petite pensée Pour la personne qui s'occupe à RTL des partenariats Qui a au téléphone Disneyland Paris tous les jours Et quand oh. il entend Caroline essayer de parler De Disneyland Paris, il est comme ça dans son bureau <rire> Disneyland Paris pour vous et la personne de Votre choix Nous avons Carole qui est au téléphone ce matin Bonjour Carole Bonjour Carole, bienvenue sur l'antenne d'RTL Je suis ravie Carole, Bonjour. vous oui. habitez où et que faites-vous dans la vie Alors j'habite je habite à côté de Nantes uhum. et je suis chanteuse-comédienne. Oh, chanteuse et comédienne. Bah ouais. alors là, vous n'allez pas passer à côté. Est-ce que, est que vous pouvez nous faire une, une petite démonstration de vos talents de chanteuse ah. J'avais préparé quelque chose, mais ah. je disais bien que vous allez me... <rire> ouais, bah, vous savez, on est animateur ouais. radio, on est sur certains clichés. Là, vraiment, voilà, nous, on, non, on pas ce que j'ai dit. Rarement... dit. Vous verrez que rarement, quand on a des comptables à l'antenne, on leur demande de nous faire une ligne de compte en direct, c'est vrai. On devrait, mais c'était sur une addition. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais une chanteuse, on a envie, on vous écoute, Carole. Bon, on a une petite chanson d'amour, vu le... vu le contexte ah, actuel. Une chanson de Johnny, alors, une chanson d'amour. Une, chan une chanson d'amour, exactement. Alors... Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me to the panic, till I gotta safely in. Lift me like a naughty branch and be my own with Dance me to the end of love. Dance me to the end Moi, je mets, voilà. je, je mets un verre. Ah, c'est très, très joli! Bravo, c'est très très le matin, <rire> vous m'excuserez. C'était très, très beau, Carole. Bon, Carole! Oui. Maintenant, euh, eh ben, il va falloir jouer ah oui, ça. Et c'est pas la même chanson Si vous me permettez cette expression Caroline je suis complètement va vous poser des questions Vous connaissez le principe, on remet les compteurs à zéro Une nouvelle heure de jeu, il faut que vous enchaîniez Un maximum de bonnes réponses Pour mm -hmm. deux raisons, la première ça va vous permettre de gagner Ce magnifique séjour à Disneyland de Paris Dont Caroline vous parliez avec brio Il y a quelques secondes Et oui, peut-être si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée Repartiront plus avec un chèque de 1000 euros D'accord Carole Oui, c'est parfait. Je vous laisse Merci. dans les mains expertes de Caroline. Parfait. Caroline, c'est parti. Dans quel sport se distingue Tiger Woods Le bah... golf. Le cannele est une spécialité de la ville de Cannes. Vrai ou faux Non, Bordeaux. Dans le dessin animé, Winnie l'ourson, quel animal est bourriquet euh, L'âne. Quel projet d'aéroport fait grand bruit en Loire-Atlantique oh Le projet de Notre-Dame-des-Landes. Quels animaux sont les persans et les angoras Des chats. Combien y a-t-il de A dans le mot autocar Deux. Quelle chanteuse est surnommée Queen Bee Euh... Oh, euh Beyoncé. Quelle est la marque de la voiture du lieutenant Colombo Peugeot. À qui doit-on le malade imaginaire Euh, la... Euh, Molière. Qui a été pendant longtemps la petite chaîne qui monte euh, M6. Dans le désert, comment appelle-t-on une zone de végétation isolée mmh. L'Oasis. -y. Ah. J'ai rire si ah vous ne ah savez beau. pas, vous passez. Bon, Carole, Oui. avant de vous donner le nombre de vos bonnes réponses, nous allons revenir sur les mauvaises. Et oh, là, et et là et bah, je serais bien embêté Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas Et là, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer La première, oh, la première, c'est quoi C'est que vous avez marqué 11 bonnes réponses Ce qui est pas mal pour le séjour à Disney oh, Mais la cerise bien. sur le gâteau, c'est que vous me les avez données d'affilée Et que vous gagnez tout de suite 1000 euros cash euros, oh, bravo, Ah ouais <rire> Alors, merci beaucoup Ah, je suis ravi. Écoutez, moi aussi. Alors, on avait tout à l'heure le son depuis la personne qui s'occupe des partenariats avec Disneyland à RTL. Ouais. Maintenant, nous avons un son en direct du patron des programmes d'RTL. Ouais. Ah. Ah. Par rapport aux 1000 euros qui, qui vont partir ah, c est, c est, là... Ben, je suis ravi, ravi. Et ben vous super. savez quoi, Carole, nous aussi, 1000 euros cash et peut-être à la fin de l'heure un séjour à Disney à vous offrir. On vous embrasse. Ben, je suis ravi, je vous embrasse très fort moi aussi. Vraiment. Merci et merci pour votre chanson. Ça merci. fait plaisir. Merci. Et bien puisque Carole vous avez chanté, maintenant, cela va être au tour de Caroline. Puisque Caroline est fan de ce groupe, nous sommes en 1983. L'année ma naissance. <rire> Votre naissance médiatique. Non, elle est ma naissance tout court, espèce de goujat. Indochine sorti, Je sortis du ventre ma mère en chantant Adocheine.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 RTL Le Grand Quiz de l'été Le... On continue à jouer, on appelle le 3210 On envoie RTL au 74900 Et on continue Avec le Delphi self. Le Delphi C'est Alors, le Delphi, c'est fille <rire> Ok, j'ai très peur d'avoir rendez-vous Chez la DRH de la fin de l'émission Bon, en fait On a dit ce matin que nous avions besoin d'amour De bons sentiments, de câlins Et on s'est dit, voilà, vous allez envoyer une photo Vous allez envoyer une photo de vous En mode câlin, en mode bisou. Vous pouvez envoyer un bisou avec la main, le... le Prenez photo. Vous envoyez ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou encore Facebook. D'accord D'accord. Et nous allons choisir une photo. Et cette photo, nous allons contacter l'envoyeur en message privé et il jouera avec nous avant 11h du matin. Vous pouvez faire un cœur avec les doigts, ça marche également. Vous envoyez ça avec le hashtag Quiz. <muché> Et ça suffit, je sens que je vous laisse pas indifférente Caroline. <rire> oh c'est la musique non, <rire> non, non, non. Il y a également le 3210 pour jouer Ou encore SMS RTL 74 900 Et c'est justement par SMS Que s'est inscrite Isabelle Tout à fait, bonjour Isabelle Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Isabelle Isabelle a les yeux bleus, les yeux bleus. Non ils sont <rire> verts <Ils sont rire> vert. On a dû vous la faire assez souvent Oh oui assez souvent oui très très souvent. <rire> y a-t-il d'autres chansons avec Isabelle Je ne crois pas. Mais euh, si, si les poppies. Ma maman qui chante euh, Isabelle Isabelle je t'aime oui oui <rire> Ah voilà c'était les poppies. C'est ma mère qui me parlait de cette chanson parce que c'était pas ma génération. Il y avait les Beatles aussi. Eh Isabelle, aussi. ma belle. <rire> oui, C'est votre version des Beatles. <rire> Nous faisons des adaptations. Spécial voilà. <rire> grand quiz de l'été sur HTL. Hum, hum, hum, hum. Isabelle C'est Isabelle. <rire> Je suis calé en musique, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'on est très calés tous les deux aujourd'hui. <rire> très <En> calés. <rire> Isabelle, vous, vous habitez où J'habite à Arne, à côté de Lens. À côté de Lens. Et quelle est votre profession Je suis professeur des écoles, donc en, vac en vacances actuellement. Ah, très bien. Et alors, vous profitez de vos vacances pour vous éloigner de votre région Euh, oui, on est parti une semaine à Corfou et là on est rentré depuis dimanche dernier, donc euh, on essaye de profiter du beau temps entre les nuages. Ah bah vous avez, vous avez tout à fait raison et quand vous dites euh, nous, j'imagine qu'il y a donc un époux et peut-être oui. même des petits Oui, deux petits, deux petits garçons, Arthur et Mathias. Très bien, et euh, qui est le papa non, Je Il s'appelle Marius. Excusez-moi, c'est mon, mon humour du lundi <rire> de ouais. particulier. En tout cas, je vais vous laisser essayer de battre des records pour, oui. avec Bruno. Il va vous poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à passer si vous avez un doute. Enchaînez le maximum de bonnes réponses. Le score à battre, c'est 11 points pour gagner un séjour mm -hmm. à Disney. Land, Paris. Et je pense oui. que vos enfants seraient ravis d'y aller. Ravi, ravi. Isabelle, vraiment très content. on va tout faire pour. Vous êtes prête C'est parti. Top chrono. Quel animateur présente le divan sur France 3 euh, Marc-Olivier Fogiel. Quels sont les deux pays reliés par le tunnel du Mont Blanc euh, La France et l'Italie. Dans quel sport s'est illustré Christophe Dominici euh, Le rugby. Quel est le père de la fille de Vincent Cassel Le père de la fille de Vincent Cassel, c'est lui-même. Dans la chanson de Nino Ferrer, quel animal est Mirza Un chien. Quel océan baigne l'île Maurice Euh, indien Dans quel jeu de société la lettre X vaut-elle 10 points Le Scrabble Combien y a-t-il de cordes sur un violon classique euh, 7 Quel oiseau peut-être ramier, bisé ou colombin Pilon Dans quelle ville peut-on voir la statue du mannequin Pis Peace à Bruxelles Sous quel nom connaissait-on mieux monsieur 100 000 volts euh, Gilbert Comment appelle-t-on les habitants de Rio de Janeiro euh, Passe Quelle recette associe-t-on au roi Henri IV Quel acteur tient le rôle principal dans Top Gun ou dans Mission Impossible Tom Cruise. Et alors le tinel du Mont Blanc <rire> <rire> Bon, allez, on va voir avec Caroline euh, bah, les, petits, euh, les petites réponses où vous avez un peu bloqué. Oui. Vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses d'affilée. On y a cru. Ah. Et malheureusement, ce sont les cordes d'un violon classique qui vous ont fait chuter oui. parce qu'elles ne sont que quatre hein, et non oh, pas ah, sept d'ailleurs même une guitare n'a pas cette corde je crois En tout cas, vous avez enchaîné ensuite pas mal de bonnes réponses. Même si vous avez euh, oublié que le plat qu'on associe à Henri IV, c'est oui. la poule au pot. Et ah, pour enfin. ceux qui voudraient réaliser, parce que c'est un très bon plat à manger en pleine canicule, c'est de la <rire> poule farcie de légumes et de bœuf mm. mijotée à la manière d'un pot au feu, vous voyez. Et vraiment, Peuf. je pense que ça rafraîchit. Bien sûr. Voilà, oui. et les habitants de Rio de Janeiro, ce sont les Cariocas et ah Tom oui. Cruise Notre héros de Top Gun et de Mission Impossible. Oui. Ce film qui a convaincu des milliers de jeunes d'être euh, ensuite pilote de chasse. <rire> avec Goose et Maverick. La tour ici, Ghost Rider pour un passage pas rapide. Négatif Ghost Rider, il y a du monde dans la boucle Et, oui, et euh, finir animateur de radio voilà, genre <rire> le Je signale que j'avais vu le film Je ne sais pas combien de fois Avant de comprendre qu'il y avait les noms écrits sur les, sur les casques Et je me disais mais comment on les reconnaît, Comment on les reconnaît. D'accord, ah, voilà. ah, donc vous êtes persuadé qu'il y a des milliers de motards en France Qui s'appellent Chaué en fait ça. <rire> voilà. Isabelle Vous avez 11 bonnes oh, ouais. Réponses Vous êtes à égalité avec Carole Peut-être que nous serons amenés à vous départager Tout à l'heure à la fin d'accord Isabelle D'accord, c'est bien. Pas on vous rire. embrasse, au revoir. Moi aussi, je vous embrasse bien fort, au revoir. On va jouer dans quelques secondes, peut-être avec le hashtag RTL Quiz, j'aimerais vraiment qu'on trouve oh quelqu'un oui, un avec une selfie. photo, là. on en reçoit beaucoup mais il y a quelques candidats qui ont déjà joué, donc il faut des nouveaux. Voilà. Il faut des nouveaux, mais on a envie de tendresse et de câlin. Hashtag RTL Quiz, en mode selfie, avec un bisou ou alors un cœur. Tiens, ça donne envie ça de se faire des bisous. Matt Simons sur RTL, catch and release. There's a place I go.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 Ça fait partie de ces chansons qu'on entend à la radio On se dit tiens c'est chantant, tiens ça va bien avec l'été Mais comment s'appelle-t-il Et souvent l'animateur oublie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 Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vous donne rendez-vous sur France 2 pour une nouvelle saison inédite de Secrets d'Histoire, chaque mardi soir. Cette semaine, Stéphane Bern vous dévoile le fabuleux destin d'Anne-Marie Louise d'Orléans, dite la grande mademoiselle, une princesse milliardaire et insoumise. Petite-fille d'Henri IV et cousine de Louis XIV, cette intrépide et téméraire jeune femme va rejoindre le camp de la Fronde contre le pouvoir royal. Alors rendez-vous demain à 20h55 sur France 2 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire avec RTL.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 Listelle, ma fraîcheur. Listelle, mon terroir. Listelle, mes origines. Souple. Tendre et équilibré, L'Istel se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. L'Istel gris, indication géographique protégée, sable de Camargue. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Et Quel plaisir de vous accompagner tous les matins entre 9h15 et 11h sur l'antenne d'RTL avec la délicieuse Caroline Diamant. Merci Bruno. Mais vous êtes tout le temps souriante Caroline, ça fait plaisir, je vous jure. Ça fait chaud cœur. on est dans ah, une série dont on a besoin de ça. Vraiment. Bon, on va avoir dans quelques instants le résultat du défi selfie, le selfie en mode câlin du jour. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous accueillions ensemble Lionel qui a envoyé RTL par SMS au 74 900. Bonjour Lionel Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Lionel Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Lionel, que faites-vous dans la vie Je suis agent GODF. D'accord, vacances pour l'instant ou pas encore Exactement, ah. En vacances à Lille À Lille, vous êtes l'île dans le nord ou une île telle que l'île d'Oléron, l'île de Rennes Non, non l'île dans le nord. Et très bien, avec quoi C'est très joli l'île. Mais oui, impeccable. La cité Et en direction Côte d'Opale, c'était magnifique. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est une très très belle région. Et puis on <rire> mange bien en plus. Oui, bon, Lionel. Oui. Il y a un chiffre à battre ce matin, c'est 11. Pourquoi Parce que Carole et Isabelle nous ont donné 11 bonnes réponses. Si jamais vous avez vous aussi 11 bonnes réponses, nous vous départagerons tout à l'heure à 11h, juste avant 11h. Lionel, le mieux dans ces cas-là. Ouais. C'est de mettre fin de. au game et d'avoir 12 bonnes réponses comme oui, ça, c'est pour ça. vous, voilà, c'est plus simple. Euh, Lionel, euh, il faut que vous enchaîniez les bonnes réponses, donc si vous ne savez pas, vous n'hésitez pas à passer, c'est Caroline qui va vous poser les questions, d'accord Et puis la petite cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, c'est que si vous avez 10 bonnes réponses à la suite, vous gagnez en plus 1000 euros, d'accord Lionel très, Oui, oui, j'ai très bien compris, pas de soucis. Caroline Et Bruno, c'est parti. Combien de dents compose la dentition complète d'un homme 32. Avec qui Brad Pitt est-il est marié Angelina Jolie. Quel est le prénom de la chatte de Karl Lagerfeld Je passe. Quelle est la particularité des membres de la famille Bélier mis à part Paula Ils sont sourds et muets. Mais... Dans quel sport s'est illustré Eddie Merz Euh, le cyclisme. À quel chanteur guitariste américain doit-on Leila ou Cocaïne euh, Je passe. Quel est le métier de Superman lorsqu'il n'est pas un super-héros Quelle capitale européenne est connue pour sa vente libre de cannabis euh, Amsterdam. Quelle actrice a interprété Cécile Impératrice euh, Robbie Schneider. De quelle équipe de football anglaise les Red Devils sont-ils les joueurs Manchester. Dans la série animée Les Simpsons, comment s'appelle le fils d'Homer et Marge euh, Bart. Quel président de la République française a donné son nom à un aéroport parisien euh, Pompidou. Quel était alors, un bon le Alors, bon, bon, bon Lionel, dites-moi, l'aéroport Pompidou, vous me mettez... Où vous savez qu'on vous taquine quand on rit en même temps que vous. Oui, mais mais, mais ça sais. fait du bien parce qu'on sent que c'est le stress. Mais bien sûr. Bon, alors, je ne vais pas vous le compter, l'aéroport Pompidou. Ah non, non. Ça, ça à pense, rien. non, non, j'aimerais bien, mais là, ça va être, ça va être difficile. Euh, bon, alors, on va revenir sur vos différentes réponses, si vous le voulez bien, cher Lionel. Et on va commencer avec... Euh, oh, ma petite mémine de Karl Lagerfeld bah, Elle, elle, elle avec comme... un bouquin d'ailleurs, <rire> Comment elle s'appelle la chatte de Karl Elle s'appelle Choupette. Elle ah, s'appelle Choupette. Euh... Ouais, je connais très peu de chatte qui s'appelle Choupette. Et, alors ça, c'est la chatte de Karl Lagerfeld. Euh, vous aviez passé... Vous avez... Vous avez passé sur ça <musique> Lionel, toujours pas Ben non, je connais, hein, mais ça n'en vient pas, c'est le stress, je pense Daniel Guichard <rire> <rire> Ah bah oui, je suis même Eric Clapton, Leila ah oui. ou Cocaine Et puis pour le reste, c'était plutôt pas mal Je dis plutôt, car ce ne sera pas, hélas, suffisant oui. Vous avez 9 bonnes réponses Ça veut dire que vous repartez quand même avec une montre RTL D'accord, bah pour homme, alors s'il vous plaît. Eh bien écoutez, vos désirs sont des ordres. Nous vous envoyons ça euh, chez vous, euh, du côté de villars les nanciens On vous embrasse Lionel. Oh, ok, gros bisous à vous. Belle journée, au revoir. au revoir. Belle journée, au revoir. Un duo là aussi. Pour accompagner notre duo. Un duo là aussi, j'ai envie de répéter tout ce que vous dites. C'est <rire> rigolo ça Je suis sûr de ne pas dire de conneries. <rire> oh, méfiez-vous. <rire> ah merde, c'est déjà fait. <rire> Michael Jackson, Paul McCartney, c'est sur RTL. Jackson et Paul McCartney sur RTL Vous aimez l'aventure, les courses de voitures et vous éclatez en famille ou entre amis, le dimanche 2 octobre venez vivre l'expérience du trophée Cars, la première course de voiture à pédale Cars sur les champs Élysées. Pour tout savoir rendez-vous sur disney.fr slash Cars avec RTL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 Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Vous êtes toujours avec nous. Vous jouez au 3210, au 74 900 On vous a lancé un magnifique défi selfie. Et nous avons fait un choix parmi ces euh, selfies et nous avons choisi nous avons choisi celui de Nadia qui nous a fait, alors je vais vous le décrire pour ceux qui n'ont pas euh, enfin pour ceux qui écoutent la radio qui, en général. donc non pas d'image c'est le principe d'une radio alors vous, elle a formé avec des trombones un très joli petit cœur et ensuite elle a fait des yeux et une bouche avec je crois des petits post-it c'est ça Nadia oui c'est ça Eh bien écoutez, c'est absolument délicieux, ça envoie de l'amour, ça envoie de la tendresse, ça envoie du câlin. Nadia, vous nous, vous nous avez fait ça d'où euh, De Beaune, Très en bien. Bourgogne. Ah, le vin, le vin, bien sûr, les caves de Beaune, les hospices de Beaune, excusez-moi, à chaque fois qu'il y a une... Ah oui, euh... c'est ça, vous, qu'il y a <rire> des villes, c'est systématique... C'est euh... viticole, euh, <rire> quoi qu'il arrive. Euh, bonjour Nadia, où devrais-je dire Nadouche Euh, non, non, Nadia. Ah, non, parce ah, qu'on que... m'a marqué. Oh là, y a... le vent <rire> Mais non, Parce que on m'a marqué ça. C'est parce que c'est son, c'est son pseudo Twitter. Tout là, oui, c'est ça. ça Bon, on va jouer. Oui. On va jouer. Et je crois que vous êtes comptable, donc vous allez être très présente sur le dossier, sur le nombre de points. Oui, je vais essayer. Il faut 11 points minimum pour tenter de oui. gagner le séjour à Disneyland Paris. Ouais, D'accord Si vous n'avez pas la bonne réponse, ne vous mettez pas un sale stress. Vous dites je passe et il y a oui. d'autres questions qui arrivent derrière. J'en ai tout un tas. Donc ne vous inquiétez pas, on aura le stock de questions quoi qu'il arrive. Et si une question vous fait bloquer, celle d'après sera sans doute plus facile. Et ne me regardez plus jamais quand vous dites j'ai tout un tas. D'accord <rire> Merci beaucoup. Nadia, <rire> je ne vous serai pas perdue. Nadia, est-ce que vous êtes prête Oui, je suis prête. On y va, c'est parti. Quel chanteur belge interprète Papa Outé ou alors on danse Stromae. Qu'indique une girouette Le vent. La grotte de Lascaux se trouve dans les bouches du Rhône, c'est vrai ou c'est faux euh, Faux. De quelle couleur est le rêve dans Aladdin euh, Bleu. Quel humoriste interprète la chanson pour Morales euh, Je passe. Quelle série se déroule à Worcester Lane à Housewife. Euh, euh, quelle ville française est surnommée la Ville Rose Euh, Toulouse. Quelle est la troisième lettre du mot assiette La troisième S. Quel quadrupède voisin du cheval est connu pour être têtu L'âne. Qui incarnait Didier Lombrouille sur Canal Plus euh, Je ne me souviens plus. Vous passez Antoine Decaune. Qui a réalisé le film 2001 l'Odyssée de l'espace euh, Spielberg. De quelle forme est le panneau sans interdit Rouen. Ah ouais. Quel animal est le husky euh, Un chien Oui, au oh, husky. Bon Nadia Oui. On va voir ensemble Combien oui. de bonnes réponses Vous avez donné dans quelques secondes Mais pour l'instant on va revenir sur les mauvaises Avec Caroline oui. Des mauvaises il n'y en a pas eu énormément Vous avez chuté sur l'humoriste Qui interprète la chanson pour Morales euh, Vous avez passé, c'est Didier Benuro Didier Benuro Morales Disparu de ton champ d'honneur Pour sauver les trois couleurs Didier et oui, euh, Pour Morales. ce sketch Morales Tout à fait. Enfin, vous nous avez proposé Spielberg comme réalisateur oui. de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est le regretté Stanley Kubrick et cette musique ah oui. mythique. En fait. On a envie de s'envoler dès qu'on entend ça. Très bien, envolons-nous <rire> Envolons-nous vers le score de Nadia. 11 bonnes réponses. Alors là, et Alors, on se retrouve devant un cas de figure, les amis. La Isabelle, Nadia, qui pour l'instant ont joué avec nous depuis 10h ce matin, vous avez toutes les 3 11 bonnes réponses. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir le temps de rejouer avant 11h. Vous pouvez nous appeler au 32-10, vous pouvez envoyer RTL au 74900 et en arrivant à l'antenne, si vous faites mieux que 11, vous gagnez de facto le séjour à Disneyland Paris. Et si vous faites 11 également, eh bien... Là, on aura 4, 4 gens à égalité. On sera dans la mouise. Hein, comme on, on sera un chouille. On vous retrouve tout à l'heure, Nadia. On vous embrasse. D'accord. Merci. À à tout à au revoir, Nadia. Au revoir, A tout à l'heure. Wood and the pricks. C'est tout de suite sur RTL. Prayer in sea. RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Mmh, mmh, mmh. Grand quiz de l'été tous les jours, 9 h 11 h le hashtag RTL Quiz, un seul Z à quiz, vos messages sur les réseaux sociaux et à la plage, la page Facebook de l'émission. Le Grand Quiz de l'été. On a eu une petite particularité en ce lundi avec Caroline, c'est qu'on a rajouté des lettres à quasiment tous les mots, mais ça ne voulait rien dire. Eh bien sachez que demain, demain, nous viendrons avec des costumes et nous allons changer la langue française. On ne dira pas bonjour, on dira monjoir. On ne dira pas bravo, on dira cravo. Et alors, qu'est-ce la tienne Bon, on a le temps de jouer une dernière fois Ah bah bien sûr qu'on a le temps, tout Quatre à fait Quatre ce matin, pour l'instant on a trois égalités à 11 points Nous avons Carole, nous avons Isabelle, nous avons Nadia euh, Elle est féminine l'équipe de ce matin puisque c'est Patricia qui vient nous rejoindre Bonjour Patricia Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Patricia Bienvenue sur RTL Patricia Merci D'où nous appelez-vous Alors, euh, bah là actuellement je suis dans le sud Mmh. Donc je suis à côté de hier Mais sinon j'habite dans le Jura D'accord, très bien, voilà. à gauche dans le Jura à... Vous faites quoi dans la vie quand vous n'êtes pas en vacances Patricia Je suis animatrice périscolaire D'accord, fidèle auditrice d'RTL Ah oui, très fidèle, oui Est-ce que vous avez des enfants, voire des... Euh... Oh, j'ai un grand garçon de 24 ans Très bien, mais et à 24 ans, et ça je le dis parce que On a souvent dans le cliché aller à Disneyland de Paris Faut être jeune, moi qui ai un âge 45 ans Je suis toujours un an. il on... n'y a... Y a pas d'âge pour aller à Disneyland de Paris Ah mais on ah, oui. kiffe à tous les âges oui. Exact Ah, je confirme, je confirme, moi j'ai ah. 47 ans, justement mon fils 24, mon mari 55 et, et on, est, voilà. des... Et vous on savez est des accros à Disney. Et bah toute la famille partira à Disneyland Paris si bien entendu vous avez assez de bonnes réponses, vous connaissez le principe, Caroline oui. va vous poser des questions, d'accord oui. Vous enchaînez un maximum de bonnes réponses, vous pourrez partir à Disney, il vous en faut 11 minimum Patricia. D'accord. Mais si en plus, et on a eu l'exemple ce matin, oui. vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez gagner 1000 euros cash. Eh ben, on va essayer. C'est tout le mal que je vous souhaite, Patricia. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête, c'est parti. Caroline vous pose les questions. C'est en direct sur RTL. On y va Que butinent les abeilles sur les fleurs Les pollen. La belle au bois dormant est un conte des frères Grimm. Vrai ou faux Faux. Dans quel pays trouve-t-on le mont Fuji En euh, Chine. Quel chanteur français est surnommé la tortue Christophe Willem. Dans le dessin animé de Disney, quel animal est Dumbo Un éléphant Qu'est-ce qui était interdit aux états unis lors de la prohibition euh, L'alcool Quelle actrice joue la femme de Christian Clavier dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, pas. Combien y a-t-il de centimètres dans un mètre 100 euh, Dans quelle mer se baigne-t-on à Alexandrie dans La Méditerranée Quel animateur présente l'émission 5 à 7 sur TF1 Arthur Dans quel sport se distinguait Marcel de Sailly Foot De quelle couleur est le Pokémon Pikachu Jaune Dans quel pays peut-on traverser le Gange euh, euh.. Passe. Quel auteur a entre autres écrit si c'était à refaire et si c'était lui Musso L'autre Et donc c'est l'autre, euh, c'est des machines à best-seller C'est Marc Lévy voilà, qui Marc écrit, Lévy. Ouais, si c'était à refaire oh. Et si c'était lui, si c'était à refaire, est-ce que vous modifieriez quelques euh, unes de vos réponses Ah oui, même beaucoup je pense Les mauvaises ou plutôt les bonnes <rire> <rire> Bon alors, on va commencer par le Mont Fuji Vous me l'avez mis en Chine Oui, je il est au Japon Voilà Un, un coup sur deux, quoi. On aurait aimé le déplacer pour vous rendre service, Exactement. mais c'est <rire> un peu compliqué. <rire> euh, quelle actrice joue la femme de Christian Clavier dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au oh, bon oh, Dieu, oui. je pense que c'est la femme dont je suis le plus fan au monde. Moi aussi. C'est Chantal Lobby, que j'aime oui, d'amour. Oui. Oui, oui, oui. Chantal Lobby, qui joue donc la femme de Christian Clavier. Euh, dans quel pays peut-on traverser le Gange Vous avez passé. Est-ce que maintenant, avec un peu de recul, vous voyez où on est ou pas Non, ça ne me revient pas du tout. Euh, C'est l'Inde oui, C'était l'Inde. Euh, et sur les autres c'était bon la belle au bois dormant est un conte des frères Grimm oui, qui ont écrit alors il y en avait un qui était chanteur sur les frères je ne sais pas si vous le savez maître, maître Grimm <rire> <rire> je suis désolé <rire> combien de beaucoup. réponses pour Patricia vous avez Patricia 10 bonnes réponses ah dommage ça ne va pas être suffisant je suis ouais. désolé pour non, vous offrir le séjour à Disneyland Paris mais qu'à cela tienne je vous offre oh, une montre RTL Patricia c'est parfait merci beaucoup on vous envoie ça très vite, on vous embrasse. D'accord, moi aussi, bisous. Baiser, au, au revoir. revoir Patricia. A bientôt, bisous. Attention les amis, dans quelques secondes, le suspense est à son comble. Nous allons reprendre en direct à l'antenne les trois auditrices qui ont joué avec nous depuis... 10 heures. Il y a Carole, il y a Isabelle, il y a Nadia, les trois ont eu 11 points. 11 points, mais Carole a, en plus, déjà 1000 euros cash, il oui. faut le dire. Mais là, on va donner un séjour à Disneyland de Paris. Ah oui Mais qui va partir Mais qui, mon Dieu eh. Le suspense est insoutenable, la réponse dans quelques secondes sur RTL. RTL Ouba, ouba, hop Tu t'es vu quand t'as lu ah Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon frère. Boulebi. Et... Les Schtroumpfs. C'est Strouf, les Strouf, Strouf Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Ah vrai, c'est toi Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau T'es vu quand t'as lu En partenariat avec RTL.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 Si j'avais 24 ans ce serait mon amoureux C'est Vianney mais là il chante avec Joyce Jonathan Et je suis jalouse Je l'avoue Elles sont énervantes Les filles d'aujourd'hui Et malheureusement J'en fais partie Elles sont trop hésitantes Les filles d'aujourd'hui Elles savent pas ce qu'elles veulent Elles savent pas dire oui Les gens de mon temps s'enlacent Et de ce temps les gens se lassent Soudainement tout s'efface Au moment de la préface On se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 Oh L'album de Joyce Jonathan s'appelle « Une place pour moi » et elle fait une place ici à Vianney sur ce duo, les filles d'aujourd'hui. RTL, le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Suspense Depuis 10h ce matin, elles sont trois nous avoir rejoints pour jouer en direct sur l'antenne d'RTL. Il y a eu Isabelle, rebonjour Isabelle Rebonjour Bruno. Notre professeur des écoles qui a donné 11 bonnes réponses, il y a eu Carole. Notre chanteuse en début d'heure, Rebonjour Carole. Bonjour. 11 bonnes réponses également. Et nous avons eu Nadia sur le défi Selfie. 11 bonnes réponses également. Bonjour Nadia, Rebonjour. Bonjour. Bon, déjà, à toutes les trois, nous vous offrons des montres RTL. Je préfère que ce soit oui. dit, ça va mieux en le disant. Maintenant, oui. il y a un séjour à Disneyland Paris à vous offrir. Et là... Ça se corse. On vous a posé, hors antenne, une question pour vous départager. Quelle était cette question, Caroline La, La question était... Si vous ne l'avez pas, vous me dites. La question était sur votre bureau. Très bien. La question était combien y a-t-il de mètres carrés de plancher au Louvre D'accord Nous sommes au Louvre. Carole, vous m'avez donné combien de mètres carrés 3 000. 3 000. Isabelle, vous m'avez donné combien de mètres carrés 3 000. 3 000 également. Et là, si Nadia me dit, j'ai donné également 3 000, <rire> à un moment, j'ai envie, vous faites exprès quand même. Nadia, vous avez donné combien de mètres carrés au plancher du Louvre 20 000. 20 000, un peu plus. Oui. Le musée du Louvre compte 220 000. 360 000 mètres carrés de plancher. Oh. C'est Nadia qui part à Disneyland. Nadia! Oh, félicitations. Bravo oh, à vous. Toutes. Nadia, euh, c'est pour 4 personnes, d'accord? Vous serez oui. logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement gibrée. Ah C'est super gentil Puis, ouais, bah, Je remercie mon collègue qui m'a bien aidée. Eh ben, écoutez Vous avez raison de vous faire aider C'est important l'entraide plus que jamais <rire> Carole on vous félicite vous avez gagné 1000 euros vous en plus hein, Ce oui. matin donc euh, ça va la matinée belle. Euh, Bisous à toutes les trois, au revoir Merci, au revoir, au, revoir, merci, merci. Au, revoir. au revoir les filles Et puisque je suis en distribution de bisous Caroline je vous embrasse Approchez-vous. <rire> On va se retrouver demain dès 9h15 en direct sur l'antenne d'RTL pour le grand quiz de l'été. Vous pouvez continuer à vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez en envoyant RTL au 74 900. C'est RTL que vous écoutez, bienvenue sur la première radio de France. Il est 11h. Les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. L'hommage de la France ce midi après l'attentat de Nice. Au terme des trois jours de deuil national, une minute de silence sera respectée en l'honneur des victimes. 84 personnes tuées jeudi soir par le camion de Mohamed lawesh Boulel sur la promenade des Anglais. Le moment de recueillement se prépare, notamment à La beige près de Toulouse. Patrice et Moé vendeur dans une grande jardinerie au micro-RTL de Patrick Tejero. Nous avons prévu un appel micro pour aussi signaler à la clientèle qu'il va y avoir une minute de silence. Donc On fait un appel micro et ensuite on, on respecte cette, cette minute de silence. J'ai été très touché par ces attentats là. On a des collègues qui ont des amis qui sont sur place. Et euh, je pense que les clients en général respectent, respectent cette minute de silence-là. C'était ce qui s'était passé aussi après les attentats de Paris ici. Si. Tout à fait, on a effectué la même chose et les gens avaient, dans l'ensemble, respecté cette minute de silence. C'est quand même quelque chose de très très très grave qui s'est passé et c'est la moindre des choses de respecter cette minute de silence. Malgré le deuil national de trois jours qui s'est Aujourd'hui, les critiques se multiplient sur la politique antiterroriste du gouvernement. François Hollande a parlé ce matin d'une obligation de dignité et de vérité dans la parole publique. Le chef de l'État qui s'exprimait lors d'un nouveau conseil de défense et de sécurité à l'Elysée pour établir la réponse française après ce nouvel attentat. À côté de l'opération Sentinelle, les frappes militaires continuent également contre les djihadistes. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Par ailleurs, euh, nous poursuivons euh, l'action euh, à l'extérieur contre Daesh, là où est le creuset de Daesh, en Irak et en Syrie et nos forces continuent à frapper, elles l'ont fait avant-hier, elles l'ont fait encore cette nuit pour euh, contribuer